Mosaïque. Bonjour à tous, fidèles auditeurs, auditrices de la radio i s a n g a n i l o Merci d'avoir choisi ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur la justice, précisément sur la grâce présidentielle décrétée le 5 mars 2021. Sa mise en application et son impact est pour les détenus et pour les prisons. C'est en tout cas un o u f de soulagement pour plus de 5200 détenus à travers différentes maisons pénitentiaires du pays. Ils sont de plusieurs catégories les prisonniers bénéficiaires de la grâce du président de la République avec un dénominateur commun avoir déjà été condamné. Il est à préciser, selon l'article 8, que le décret portait sur les condamnations pénales devenues définitives le jour de sa signature. Les bénéficiaires de la libération immédiate en application de ce décret doivent, je cite, avoir payé les montants détournés et ou les dommages et intérêts prononcés par les cours et tribunaux. Bénéficient de la remise totale des peines privatives de liberté, les prisonniers condamnés définitivement à des peines inférieures ou égales à 5 ans du chef de toutes les infractions, à l'exception du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Du vol à main armée, de la détention illégale d'armes à feu, de la participation à des bandes armées, de l'atteinte à la sûreté intérieure et ou extérieure de l'État, pour ne citer que cela. La liste est en effet longue à l'article 1er du dit décret. Alors, qui bénéficie, qui ne bénéficie pas de cette grâce présidentielle Comment détecter les bénéficiaires Quels critères Quelle échéance est pour la mise en liberté effective de ces prisonniers Les espoirs, les craintes, s'il y en a, des impacts par rapport aux conditions de détention et les droits des prisonniers, et bien d'autres interrogations encore. Sur le plateau, nous sommes avec deux invités, mais il devait y en avoir trois. Je crois que le troisième arrivera incessamment. e d o u a r d Minani, vous êtes le directeur du Centre de formation professionnelle de la justice au ministère de la Justice et g a r d e des Sceaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il y a aussi Maître Fabien Segatois. Vous êtes juriste, avocat du barreau de Bujumbura. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous attendons un troisième invité, à savoir、eh, m e r i u s Roussoumo, le secrétaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme,、eh, CNIDH. Il arrive incessamment, espérons. La mise en onde est assurée par Eli e Kadogo, réalisation d'Alain Désiré Boukeeneza, prise d'image de Dorine Ouimana. Et Renaud Nyongheza au micro Léon s e b i t a r i h o Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous. Ma première question, je vais l'adresser à vous. Monsieur Edouard Minani, directeur du Centre de formation professionnelle de la justice, quels sont ces prisonniers qui bénéficient de la mesure de grâce présidentielle qui n'en bénéficient pas Merci.、Euh... C'est une question un peu double. Oui, double mai qui est simple à répondre、oui. aussi, parce que le décret est clair là-dessus.、Mmh. D'abord, il faut、euh, partir du principe que le président de la République a le droit de grâce.、Mmh. Donc il peut prendre un décret de grâce pour décondamner définitivement, mais il peut aussi faire des séries.、Mmh. Séries parce que tout le monde pas, ne peut pas bénéficier de la grâce présidentielle. De par même la loi, le code pénal,、mmh. il y a des infractions qu'on dit. Il doit y avoir dont, des exceptions. Oui, dont les peines sont non graciables. Non graciables. Les peines non graciables,、mmh. les peines inamniciables.、Mmh. Donc, c'est-à-dire que ces peines, même incompressibles, dont les peines sont incompressibles,、mmh. sont des e x p è c e s techniques qu'il faut, faut tenir en considération. Et la loi est claire、mmh. là-dessus.、Mmh. Et lorsque la loi dit que pour telles infractions, on ne peut pas gracier, on、mmh. ne peut pas amnistier, on ne peut pas comprimer、mmh. même. Le taux de peine. Même le président de la, de la République ne peut rien. Évidemment, v a u s l i s e r l'article 172 du Code pénal. <rire> les infractions comme le, de, le génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité,、mmh. on ne peut pas gracier.、Mmh. On ne peut pas amnistier.、Mmh. Donc, pour toutes les autres, les autres infractions, on peut gracier. Et le président aussi a l'attitude de déterminer aussi d'autres infractions, comme vous l'avez vous lu vous-même à l'article 1er、mmh. du décret du、euh, 5 mars.、Euh, De 2021. Donc, vous l'avez si bien dit, ces t p r é r o g a t i v e donc, c o n s t i t u t i o n n a i r e r e c o n n u au président de la République, e t bien cadrée. f f e c t i v e m e n t le Code pénal, comme on l'a dit, vous le f e r e à l'article 172. Mais vous verrez effectivement que les condamnés non graciers, je parle de p a r l'expérience, parce qu'il y a des condamnés qui ne sont pas graciers, par exemple. Ce sont des condamnés tels que les récidivistes. Donc, ce sont des catégories qui n'ont pas pu bénéficier de la grâce présidentielle. Les récidivistes, les évadés, ceux qui ont facilité l'évasion, ceux qui ont été repris après évasion et ceux qui ont été condamnés à plus d'un dossier. Donc, c'est-à-dire que c'est plus technique pour la sélection. Il y a aussi, au niveau de la grâce, il y a des degrés aussi. Il、mm -hmm. y a remise totale de la peine, il y a remise partielle, il y a aussi remise à moitié.、Mm -hmm. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra partir de ces catégories-là. Et dans, la catégorie de, de, de, dans les catégories, il y a les catégories qui sont. Les vulnérables. Vous avez, vous avez lu, peut-être par le décret, les femmes enceintes ou allaitantes, les, les malades mentaux. Les, les, les... Donc, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est le droit pénal, ce qu'on appelle en principe l'indulgence du droit pénal. Il faut punir, mais quelque part, il faut avoir l'indulgence du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Et quand le législatif prend les mesures d'amnistie, ça, c'est l'indulgence du droit pénal. Mais aussi le pouvoir exécutif par voie de la g r â c e présidentielle, c'est l'indulgence du, du droit pénal. On va y arriver avec les penseurs historiques comme Mac Cancel ou comme,、euh, à, comme à André Lacassagne, qui ont réfléchi là-dessus, que les facteurs criminogènes peuvent être. Ça dépend de l'individu, mais aussi ça dépend du milieu social. Et que, par après, l'objet ultime de la sanction, c'est quoi C'est l'intimidation, mais aussi c'est le reclassement de l'individu. En fait, Le délinquant n'est pas un microbe social, c'est quelqu'un qui peut s'amender, qui peut redevenir aussi quelqu'un dans la société.、Voilà. Sinon, les chiffres sont en tout cas déjà connus. Au total, ils sont au nombre de 5255 dans 11 prisons. Ils sont essentiellement de quelle catégorie ces bénéficiaires de la grâce présidentielle Les 5255. Les 5255, vous lisez au niveau de, des articles, c'est-à-dire que la question est très claire. Si vous lisez au niveau de l'article 1er, vous trouverez que ce qui bénéficie de, de, de ces peines, c'est-à-dire la remise totale、mmh. des condamnés de moins de 5 ans de prison,、mmh. ça c'est la première catégorie. Mais vous avez parlé aussi des infractions non graciées.、Mmh. Donc il faudra partir du, du, du, du, du, du, du circuit de l'article la, 1er. Et puis, à l'article 2, vous allez voir les femmes condamnées qui sont enceintes. Où il y a des enfants dans la, dans la prison. C'est-à-dire, il y a des prisons, des nourrissons qui accompagnent leur mère.、Oui. Et jusqu'à l'âge de 4 ans, on peut les sévrer, mais avant l'âge de, de 4 ans, on ne peut pas séparer une mère de son enfant.、Oui. Et toujours, même si c'est une mère enceinte, une mère allaitante,、et、elle peut aussi commettre des infractions et être réprimée par le code pénal. Deuxième aspect, c'est les mineurs de moins de 18 ans, les condamnés a t t e i n t s d e maladies incurables à un stade avancé.、Oui. Et ça doit être attesté par une commission médicale. Vous a v e z p a r l é de la mise en œuvre. Parce qu'on ne peut pas connaître un stade d'avancée. C'est quoi Il faut déterminer techniquement maladie incurable à un stade d'avancée. C'est quoi Les condamnés âgés de plus de 70 ans. Mais aussi, vous allez voir, il y a les condamnés aussi les condamnés qui sont atteints de maladies mentales. Soit pendant la prison. La prison, il y a beaucoup de, de, de, de, de choses dans la prison. Il peut attraver une maladie mentale dans la prison oui, oui. étant condamné. Mais aussi des maladies, de, de, de, de, de, de ceux qui s ont a t t e i n é d'une infirmité physique notoire. C'est l'article 2 du décret. Vous verrez aussi. N'est-ce pas qu'il peut tomber malade mental à cause de l'injustice Bon, injustice, je <rire> ne sais pas, mais pendant, <rire> les, pendant le parcours de, de l'instance judiciaire, c'est possible aussi. On va voir ce que, ce que je vous disais, que les, la société aussi peut former ses propres criminels, comme、euh, le disait la Cassagne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi les condamnés qui ont déjà, qui, qui ont déjà exécuté. Trois quarts de leur, de leur peine.、Mmh. C'est à titre exceptionnel, le président a jugé bon de gracier les condamnés qui ont fait beaucoup de temps pendant, de, de leur, de leur, dans, leur, dans la prison.、Mmh. Trois quarts de la peine. Imaginez-vous si vous avez 20 ans, trois quarts c'est combien Quinze ans. 15 ans.、Mmh. Il a dit exceptionnellement, ces gens-là, ils, ils sont graciés. Deuxième aspect, il y a les femmes enceintes, les femmes condamnées pour un infanticide avortement. Parce que Est-ce Que les, les, les facteurs qui, qui conduisent à l'infanticide de l'avortement, peut-être e l peut l e a été, été obligé e de donner naissance à un enfant alors que elle a été violée, par exemple, psychologiquement, il lui a été très dur d'avoir un enfant、mmh. issu du viol. Donc, i l ya des facteurs qui conduisent à ce que le président a pris ces mesures là pour voir, même si elle a commis C'est l'infanticide. Mais, q u i s mais, mais, peu, mais, m a i l y a i s mais, m a le décret, c s mais, m s mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, e a i s mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, i s m i s mais, m i s mais, i s mais, mais, mais, mais, mais, mais, i s mais, mais, i s mais, mais, mais, mais, mais, m i s mais, mais, mais, mais, mais, mais, a i s mais, mais, m a e s mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, i s mais, i s mais, mais, m i s mais, mais, m i s mais, mais, m a i a i s m a i Oui, certainement qu'il y a i t c e t aspect de recensement des prisonniers. On connaît les dossiers. Mais il faut alors dans l'exécution de ce décret. Parce qu'à partir de là, les prisons doivent s'organiser aussi. S'organiser pour pouvoir identifier, déceler les dossiers qui sont impliqués par cette mesure de grâce. Mais aussi, il faut savoir si c'est réellement des condamnés ou des prévenus. Deuxième aspect, lorsqu'on aura. Procéder à ces c a t é g o r i e Les prisons doivent s'organiser pour libérer ceux qui sont graciés par le président de la République. Est-ce qu'ils ont encore ce temps de s'organiser alors que le décret est déjà sorti、Mais、Le décret est sorti il faut le mettre en œuvre.、Mm -hmm. Deuxième aspect, il faut que ces, ces, ces, ces prisonniers qui bénéficient de la libération de, de, de, de la g r â c e présidentielle subissent une formation patriotique avant d'aller. Dans la société. Permettez que l'on passe d'abord, je vais revenir vers vous. Permettez alors que je passe le micro à M. Mérius Roussoumo, c'est le secrétaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, qui vient d'arriver. Bonjour d'abord, M. Mérius. Bonjour, monsieur. Et bienvenue à cette émission Mosaïque. On, de, on est en train de parler de, de ce décret de grâce présidentiel qui est sorti le 5 mars dernier, 5 mars 2021. Quel serait votre sentiment au nom de la CNIDH par rapport à ce décret, cette mesure de grâce、euh, je, je, Tout ce que je peux dire en tant que、euh, seulement quelqu'un de l'institution qui défend, qui protège et qui promet les droits de l'homme, c'est que、euh, tout ce qui contribue à la jouissance de la liberté d'un individu, pour nous,、euh, nous dirons, c'est un sentiment de satisfaction. Pourquoi satisfaction Parce qu'il、euh, y a plusieurs catégories de personnes、euh, qui ont été citées ici et pour lesquelles, pour nous, nous disons, leur place、uh -huh. n'est pas la prison.、Uh -huh. C'est quelque part ailleurs, la liberté, à l'hôpital, en famille、uh -huh. et pourquoi pas même ailleurs. <rire> et donc, si je dis、euh, à l'hôpital, ce sont des malades mentaux. Pour les enfants, c'est en famille. Pour les femmes enceintes ou à l'état, vous comprenez vraiment. Une femme enceinte doit être mise dans de très bonnes conditions. Et à la prison, je crois que ce n'est pas une bonne condition. Parce qu'il y a l'aspect psychologique, l'aspect sanitaire、mmh. et l'aspect social. Pour que l'enfant qui va naître puisse naître d'une femme qui est dans de très bonnes conditions.、Mmh. Et il y avait également d'autres personnes pour lesquelles, d'ailleurs, je crois que vous l'avez suivi même bien il y a quelques jours. En g a z y les femmes qui disaient Veuillez plaider pour nous parce que nous sommes déjà amendés. Alors, <rire> elles ont dit qu'elles étaient déjà amendées. Et d'autres qui avaient même déjà pris, puis, épuisé l'open et qui restaient dans ce que nous nous appelons, dans le langage du droit de l'homme, détention illégale.、Mmh. Et euh, si euh, cette euh, mesure ou ce décret est tombé, pour nous, honnêtement et sincèrement parlant, en tant qu'institution. De promotion de protection des droits de l'homme. C'était un, un grand soulagement. Vous parlez、voilà. de détention illégale et ceux qui ont déjà <coughs> purgé leur peine. Est-ce qu'ils doivent figurer parmi ceux qui bénéficient de la grâce présidentielle alors qu'ils qu sont censés être déjà sortis Mais ça m'étonnerait. C'est le contraire qui m'étonnerait、mmh. ou qui nous étonnerait <rire> si je parle en, en tant que ZNDH.、Oui. Parce que si cette personne ne figure pas, Parmi ceux qui vont sortir de la prison. Et ce serait quoi Est-ce qu'il va sortir、euh, suite à cette grâce présidentielle alors qu'il a déjà purgé sa peine Mais quand on vous dit、euh, quelqu'un qui a déjà épuisé,、mm -hmm. c'est notamment、mm -hmm. trois quarts de la peine.、S、sort. Qu'en est-il de, de la personne qui a déjà、mm -hmm. totalement épuisé la peine、mm -hmm. Ce serait quand même、euh, contradictoire,、mm -hmm. n'est-ce pas、mm -hmm. La CNIDH visite en tout cas les, les prisons, les différentes prisons du pays. Vous estimez que la situation est comment De, de, de situation carcérale Bon, Pour nous,、euh, lorsqu'il y a déjà dépassement、mmh. euh, euh, du nombre des personnes qui devaient juste、euh, être accueillies par ces prisons,、oui. ça devient la surpopulation carcérale.、Oui. D'abord, ça c'est le premier constat. Il y a vraiment surpopulation carcérale. Deuxième、mmh. considération pour nous, il y a plus de prévenus que de condamnés、mmh. dans nos prisons. Et puis.、Euh, Il y a des bordements. Évidemment, c'est ça la surpopulation <rire> carcérale dont, dont j'ai parlé. Nous saluons la séparation des femmes et des hommes, mais ça reste dans certaines prisons une difficulté de séparation des mineurs et des majeurs.、Mmh. Et lorsque les prévenus sont aussi ensemble avec les condamnés, vous savez,、euh, mmh. c e s t pas vraiment、euh, encourageant pour、mmh. une institution des droits de l'homme. Parce que quelqu'un est encore dans une situation de, présom de, de, de présomption. Et on met ensemble avec quelqu'un qui est déjà、euh, coupable.、Mmh. Et、euh, parfois, des,、euh, qui, euh, des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions que je considère pour moi mineures.、Mmh. Mises ensemble par des grands criminels. Et vous voyez,、euh, à force de se côtoyer, parfois, ils, ils apprennent. Les uns des autres. Est-ce qu'il est qu doit... Est qu doit y avoir séparation entre condamnés et prévenus Ça devrait notamment c o m m e il e n est ailleurs. Et qu'en est-il pour hommes et femmes bien sûr dans les prisons Là aussi, ça、mmh. doit être le principe. Mais ici au Burundi,、euh, je l'ai bien mentionné, on salue ça. Parce que c'est séparer les hommes des femmes.、Mmh. Maître Fabien Segatois, votre sentiment en tant que juriste, avocat du barreau de Bujumbura Merci beaucoup de la question.、Mmh. C'est une très grande satisfaction parce qu'on vient de prendre une mesure très courageuse et très politique pour désengorger les prisons. Ce qu'il faut attendre, c'est que cette mesure entre en application le plus tôt possible. Par le plus tôt po possible, ce n'est pas encore précis. Pour moi, on aurait déjà commencé à libérer les gens. Parce que c'est une mesure de grâce qu'on attendait depuis longtemps, que tout le monde attendait. Avant que, nous, avant que vous ne u continuiez, au sein du ministère de la Justice, M. Edouard Minani, est-ce que vous avez déjà commencé à libérer ces prisonniers, bénéficiaires de la mesure de grâce présidentielle、euh, Premièrement, j'interviens ici comme directeur du Centre de formation de la justice.、Mmh. Je ne représente pas l a j u s t i c e c o m m e t e l l e Je suis ni dans la commission de libération, ni mais je sais ce que je sais, je suis de près la question.、Mm -hmm. Ce qui est essentiel, c'est que le ministère de la Justice commence déjà à mettre toutes les batteries en marche pour l'opération. Comme je vous dis, c'est un travail technique. Il faut être prudent pour libérer ceux qui doivent être libérés. Ne pas libérer les prévenus au lieu des condamnés. C'est la première chose. Ne pas libérer les hommes normaux. Alors qu'on a libéré les malades, il faut libérer aussi celles des dames qui sont enceintes, non pas qui ne sont pas enceintes. Je le dis d'expérience parce que j'ai dirigé cette commission pendant plus de trois fois. Alors, une, femme, une femme pouvait frauder une attestation, même avoir des tests de grossesse alors qu'elle n'a pas, pas, pas de test de grossesse. Un homme pouvait frauder même la carte d'identité pour dire qu'elle a plus de, 30, de 70 ans. Alors que c'est un jeune de 50-40 ans. Là, là, il faudra alors、ça. beaucoup de patience et mettre u e b o n n i e n ségatoire. Je pense,、euh, <rire> avant d'arriver à cette mesure de grâce,、mm -hmm. il y a eu une préparation parce qu'il、mm. y a eu une, des commissions qui sont parties dans les prisons pour identifier les gens qui sont libérables. Et du reste, pour arriver au chiffre exact de 5255, c'est qu'effectivement, il y a un travail préliminaire qui a déjà été fait et qui est sur place. Et si je ne m'abuse,、euh, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait dit que tout est déjà dans les ordinateurs. Si, Alors, si, si le chiffre est de 5255, est-ce que ça ne signifierait pas qu'il y a. Et、effectivement, les noms de ces, de ces prisonniers. Ce n'est、enfin, pas, pas moi qui dois le dire, mais de toute façon, il faudrait prendre en compte la psychologie des prisonniers, ceux-là qui s'attendent à être libérés.、Mmh. Une fois que le président de la République a prononcé, a décrété une mesure, normalement, elle est d'application Mm -hmm. La peur de libérer ce qui ne doit v e n pas libérer ne doit pas en, disons, freiner la mise en application rapide de la décision présidentielle.、Mm -hmm. Mais en plus de cela, il y a des inquiétudes des gens qui, normalement, suivant la loi, devraient être déjà libérés.、Mm -hmm. Et ceux-là ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce présidentielle parce que ça ne les regarde pas. <rire> Là, ce sont, voulez... ce sont les gens qui ont été acquittés, qui ne sont pas libérés les gens qui ont terminé leur peine, donc qui ont purgé leur peine, qui ne sont pas libérés les gens qui ont eu les libérations provisoires, qui ne sont pas libérés. Euh, les gens qui ont eu le quart de peine, cela, normalement, on devrait en prendre compte pour qu'ils puissent également être libérés. Alors, je pense. Il y a une nuance par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure M. Mérios r o s s m o Oui. Je, oui, bien sûr que la mesure de, de grâce ne peut pas concerner quelqu'un qui n'est pas graciable. Quelqu'un qui a été acquitté n'est pas graciable. Et, il n'a pas besoin de la grâce présidentielle pour sortir de la prison. Il a besoin de l'application de la loi. Alors, je pense qu'en mettant en, en bras la libération des gens qui ont bénéficié de la mesure. Présidentiel, le le ministre de la Justice devrait également et en même temps faire en sorte que les gens qui sont libérables de par la loi sortent avec ces gens, avec ceux qui ont bénéficié des mesures de grâce. Parce que ce ne serait pas normal que quelqu'un qui a déjà purgé la peine reste en prison. Et celui qui a fait les trois quarts de la peine sortait de la prison. Ça ne serait pas compréhensible、mmh. que quelqu'un qui a fait la moitié de la peine sorte,、mmh. et celui qui a fait les, les peut-être plus de trois quarts. Non, prénom, même les a q u i t t é s、mmh. Parce que je connais dans les mesures Justement, de. Justement, j'allais vous poser cette petite question. Vous、mmh. parlez de, de libérable et de par la loi.、Mmh. Et Vous parlez d'acquittés, de ceux qui ont purgé, purgé leur peine et de ceux qui ont déjà.、Euh, qui bénéficient de la libération provisoire, notamment. Est-ce que ces cas qu existent aujourd'hui ah,、oui, ah oui, là, c'est n e pas un, un secret de polichinelle.、Mmh. Il y en a, ils sont nombreux. Et je connais des gens qui étaient acquittés avec les mesures précédent,、euh, précédentes. Des acquittés qui r é c e m t e n t ont été acquittés. Qui ont passé deux ans, trois ans,、mmh. et les mesures de grâce présidentielle s précédentes les laissaient、mmh. en prison. Et ceux qui étaient condamnés sortaient, ils les voyaient sortir, eux acquittés restaient là.、Et、il y en a un qui a passé trois ans. Est-ce qu'il y en a qui, qui, qui a v a i t bénéficié de la, de la grâce présidentielle précédente par rapport à celle du 5 mars dernier Non, je, vous ne m'avez pas bien compris. Je dis,、mmh. il y a ceux qui. C'est qu'ils ont vu les autres bénéficier des mesures、mmh. présidentielles, de grâce,、mmh. mais eux qui étaient acquittés, restaient, et ceux qui bénéficiaient des mesures présidentielles, quittaient la prison.、Mmh. Vous voyez ce que ça donne pour quelqu'un qui reste en prison alors qu'il est acquitté, et celui qui est. Coupable, qui n'a pas encore terminé sa prison, il y sort et lui il y reste. Vous comprenez que celui qui a, été, qui a terminé sa. qui a purgé toute sa peine, qui resterait en prison et les mesures présidentielles regarderaient uniquement les gens qui sont plus ou moins coupables ou plus, qui n'ont pas encore terminé leur peine. Alors ce que je voudrais. Une suggestion, et ce n'est même pas une suggestion, c'est de l'équité. Il faudrait qu'en même temps qu'on puisse faire sortir ceux qui ont bénéficié des mesures présidentielles, qu'on puisse en même temps faire sortir les gens qui sont de par la loi libérables. Donc c'est normalement, comme je dis, ceux qui ont terminé leur peine, ceux qui ont été acquittés, ceux qui ont eu des libérations provisoires. C'est q u i peuvent avoir des libérations conditionnelles. Évidemment, pour les libérations conditionnelles, on peut encore attendre parce que là, il y a toute une procédure qu'il faut faire. Mais pour ceux qui ont terminé les peines, il n'y a, a pas à tergiverser. Ceux qui ont été acquittés, il n'y a pas à tergiverser. Donc, il faudrait que dans cette, dans cette libération provoquée par la grâce présidentielle, je dirais, il faudrait également prendre en compte les gens qui sont. En état d'être libéré pour q u i l ne r e s t e pas en prison, pour q u i l ne s o i t pas o u b l i <rire> é Est-ce que vous avez à dire par rapport à ces propos de, de M. Edouard Minani, ici présent, qui dit que les prisons doivent s'organiser Il y a le décret qui est sorti. mais... Ces gens-là sont déjà identifiés parce que la, la, le décret, c'est pour la première fois que je vois un décret. aussi précis, aussi bien fait. Et je félicite les gens qui ont, qui ont soumis ce, ce texte au président de la République. Parce qu'on connaît les gens qui doivent être libérés, qui jouissent de la, de la grâce présidentielle. Aboubanza, c'est 104, Abouri, c'est 114, Agitega, 595, Mbimba, c'est 1649, Mouranvia, c'est 352, Mouyinga, c'est 269. Il y a les hommes au total qui doivent être libérés, les femmes qui doivent être libérées au total. Donc tout le monde est déjà identifié. Donc la prison ne peut maintenant que détablir Maître s é g a t les... o est-ce que vous estimez que ces、euh, prisonniers bénéficiaires de la grâce se connaissent aujourd'hui Ah oui, bien sûr qu'ils se connaissent. Parce que les prisonniers savent déjà ce q u i doivent être libérés, ce q u i ne doivent pas être libérés. Ils se connaissent déjà. Ils se connaissent, M. Edouard Minani. Ils sont dans l'impatience. Ils veulent regagner leur famille. Merci beaucoup. Je crois que les prisonniers sont administrés. Ils ne s'administrent pas. Ça, c'est un principe qu'il faut retenir. Ça, c'est l'administration qui a établi ces listes. Qui é t a b l i ces chiffres. Et ils, connaissent, c est, c est ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. L'analyse se fait par les services techniques. Et jusqu'à présent, les dossiers sont identifiés, mais、mmh. ils n'ont pas été communiqués aux prisonniers que、mmh. tel doit bénéficier de la grâce présidentielle.、Mmh. Présentement, j'estime que ceux qui s'estiment être libérables、mmh. n'ont pas encore été notifiés de la décision.、Mmh. Ça, c'est la première. C'est pourquoi je dis que c'est un travail technique, administratif. D'organiser la libération de ces gens-là. Je sais la procédure. Il faudra qu'ils subissent une formation patriotique avant d'être. Est libérés. Est-ce qu'il n'y a pas risque que l'on remplace un nom par un autre voilà, voilà ce que vous dites. Vous le dites si bien. À la prison, quelqu'un peut sortir sous le nom de Milan e d o u a r d alors qu'il s'appelle Genshiman Augustin. Toutes ces manœuvres-là doivent être traitées au niveau de l'administration pénitentiaire.、Mm -hmm. Ça, vous le faites comme si vous étiez là. <rire> Donc, effectivement, je sais qu'à c e r t a i n m o m e n t cette manœuvre peut être même monnayée.、Mm -hmm. D'où la prudence pour l'administration pénitentiaire. Est-ce que cette crainte, et ça vous dit quelque chose et, Monsieur le secrétaire général de la CNIDH, Mérius, sur ce mot. Évidemment, comme、euh, M. Edouard vient de le dire, d'une part, je partage évidemment sa、oui. crainte.、Mm -hmm. oh, Au niveau de la CNIDH, nous souhaitons. Une sortie, une libération très bien organisée. Je note bien très bien organisée. Parce qu'au Burundi, vous savez, 100 personnes peuvent partager le nom et le prénom. Oui, oui. Et ça, tu s a s e s t déjà remarqué avec les précédentes, comme vous l'avez、euh, vous-même posé,、oui. euh, comme question. Des gens qui sont sortis sur les noms des autres. Alors, pour éviter cela, il faut que tu le s a c h e Deuxième chose que je peux aussi souligner, contrairement à ce que.、Euh, Euh, le r e s p e c t a b l e maître、euh, vient de dire aussi,、euh, c'est qu'en réalité, je doute、mmh. que les détenus、euh, déjà libérables se connaissent.、Mmh. Parce que ce travail a été fait peut-être par une équipe. Mais Et pourquoi, une commission. Pourquoi ne pas afficher les listes Et de, voilà.、Mmh. De ces bénéficiaires. Là, on, vous、Futur、allez. Là, vous,、mmh. vous enjambez sur une autre mmh. étape.、Mmh. Peut-être de, de, de l'exécution, de la mise en exécution、mmh. de ce décret.、Mmh. Parce que. Ce décret, ce décret a été élaboré par,、euh, par peut-être une équipe, je dis cette partie du décret, qui cite le nombre. Et c'est peut-être cette équipe qui connaît ces personnes.、Mmh. Alors, ces personnes, maintenant, la liste doit être notifiée au directeur. Et une fois notifiée, il y a la vérification aussi, parce qu'on ne peut pas se précipiter pour ne pas commettre une grosse erreur, de libérer ceux qui ne sont pas libérables. Et il faut vérifier que ces personnes sont là. Et les conditions. Et conditions. puis, là où je peux souligner aussi, en tant que quelqu'un de droit s de l'homme, c'est qu'il ne faut pas libérer des personnes pour les mettre dans la rue. Il faut、mmh. s'assurer que ces personnes retrouvent le milieu d'origine. Et quelqu'un est à r u m o n g é j'en ai vu. Nous avons aidé certains libérés pour regagner Mouyinga.、Mmh. Parce qu'on les fait sortir, mais la personne n'a même pas le ticket pour retourner. Elle ne connaît même pas où elle se trouve. Parce que c'était la première fois qu'elle se trouve à r u m o n g é Donc, Ça doit être organisé. Et très bien organisé, moi je souligne. Est-ce que,、oui. que, si、est que vous ne craignez pas, M. Mérius r o u s s o m o que si ça traîne, est-ce que vous ne craignez pas qu'il peut y avoir m o n n a y a g e de, de, de ces libérations, qu'il peut y avoir certains prisonniers qui, qui donnent des pots de vin t à certains responsables moi, je... Pour bénéficier de la grâce, même s'ils si ne se sentaient pas sur cette liste. Bon, moi, je lui accorde、euh, la confiance.、Oui. Pourquoi je lui accorde la confiance Parce que nous sommes、euh, au sein, je dis bien, on le souligne matin, midi, soir, au sein d'un gouvernement responsable. Et étant au sein d'un gouvernement responsable, élaboré comme on le dit,、oui. moi, je prête quand même confiance qu'ils vont se mettre immédiatement en œuvre. Il ne faut pas être déjà pessimiste à la première heure. Il faut le prêter quand même bénéfice de confiance et attendre un petit moment. Un mois, ce n'est pas grave. Deux、et、mois. Puis, non. m o i je J'ai dit un mois. Je n'ai pas dit deux mois. Un mois. Et peut-être après, <coughs> on va voir où on en est avec ces mois. Et puis, il a、un、souligné. Décret, il a souligné. Il a s o u l i n é qui sort le 5. Oui. Hein,、euh, le, 5. le 5 avril, c'est OK. 5 avril, ça va. Et puis, il a souligné quelque chose de très important,、mmh. qu'au niveau des droits de l'homme, nous soulignons toujours.、Mmh. Il y a la libération, mais il y a une autre étape que nous, sur laquelle、mmh. on, on insiste toujours la réinsertion des détenus.、Mmh. Parce qu'il faut préparer ces personnes à la réinsertion. Il y a des personnes、euh, pour lesquelles le milieu d'origine probablement est hostile, et qu'il faut préparer non seulement l e d é t e n u Libéré, s mais aussi le milieu de, de, de retour, pour que le retour lui soit, donc la réinsertion lui soit、euh, bénéfique. D'où c'est un travail pour nous qui doit être méticuleusement organisé. Pour moi, nous, pour nous, nous ne sommes pas là pour la précipitation, nous sommes là pour un travail effectif, mais un travail très bien organisé. Pas de, pré de précipitation, maître Ségatoire. Pas de lenteur non plus. <rire> euh, je ne pense pas, pas qu'il faudrait mettre trop de mesures pour libérer les gens qui sont déjà connus pour leur libération. Contrairement à ce que mes collègues disent, excuse-moi. Mérius dit que un mois, c'est un travail qui a pris du temps.、Mmh. Et si on a pu déterminer le nombre des gens, c'est un, un travail qui a été fait en prison. au Regard des dossiers de chacun, bien entendu, je ne suis pas contre ce que le directeur général de la formation a dit. Le prisonnier ne se libère pas. S'il se l i b é r a il t i serait déjà parti, c'est sûr et certain. Mais dire qu'ils ne se connaissent pas, c'est autre chose.、Passions. Parce que le secret au Burundi, il est difficile de le garder. Parce que le travail qui a été fait en prison se faisait également en collaboration avec certains, certains détenus. s a l o r Est-ce que vous croyez que les détenus qui disent voilà, j'ai vu ton nom, les listes qui sont, qui sont faites, ce sont des listes qui peuvent bien être connues des gens Tout le monde ne se connaît pas, c'est vrai, c'est vrai, il est vrai que tout le monde ne se connaît pas. Mais les gens qui ont déjà fait les cinq ans, ils se connaissent. Les gens qui ont fait les trois quarts, ils se connaissent. Les gens qui ne sont pas libérables, ils se connaissent. Vous, êtes, donc, vous donc estimez donc aussi que, mots, que les coulisses、ah, parlent, que. Oui, mais ce、euh, ce il y, pas, y en a qui, sont,、euh, sont, qui, sont, euh, pas, qui sont informés de l e u r Ce leur... ne sont pas des coulisses. Ah. Ah, si moi j'ai été condamné à 3 ou à 5 ans, je sais que j'ai été condamné、ah. à 3 et à 5 ans. Je sais que、ah. je suis parmi la catégorie des gens qui doivent être libérés. Ils savent, ils connaissent également cette, ce, ce, ce, ce décret. Ils le connaissent,、mm -hmm. ils l'ont déjà vu. Donc chacun peut se situer là où il doit être. Alors maintenant, quelqu'un qui, qui sait qu'il y a un décret présidentiel、mm -hmm. qui le libère, le décret est entré en vigueur jour, le, le jour de sa signature,、mm -hmm. donc le 5. Alors, ceux qui doivent être libérés maintenant, on peut, leur, on, on peut dire qu'ils sont en quelle situation carcérale C'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils savent qu'ils sont libérables. Qu ont, normalement, Il devait être libéré, c'était possible. Mais ce n'est pas possible, évidemment, que le décret sorte aujourd'hui et qu'il soit libéré demain. Il faut évidemment bah, une certaine logistique, bien entendu. Mais ça ne devrait pas traîner longtemps. La grâce présidentielle, c'est une grâce présidentielle qui est attendue. Et Un prisonnier devrait normalement le lendemain de la gaze présidentielle ou au plus tard trois jours après la gaze. p r é s i i d e e n t Lui, l l e il parlait d'un m o i s i À moi,、ah, moi c'est trop. Et moi, c'est trop. À、ah, moi, c'est trop parce que c'est un dossier qui a déjà été préparé. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse se soumettre au président de la république une liste qui n'a pas été bien étudiée, où on n'a pas identifié les gens, où on n'a pas. En fait, cette peur-là de pouvoir donner un nom pour un autre n'existait pas parce que les dossiers ont, été déjà été, ont déjà été étudiés. Le problème maintenant, c'est que le directeur de la prison, au vu, bien entendu, de, la, de cette liste disons, du décret, va maintenant établir des billets de sortie. Et là, chacun, son, suivant son dossier, parce que le billet de sortie est établi au vu du dossier, Chacun sait que c'est tel, tel dossier e tel d qui est libéré.、Mmh. Et, et là, il faudrait travailler u n u i t jours s'il faut le faire, mais, mais faire en sorte qu'un décret présidentiel, une fois qu'il est pris, doit être immédiatement exécuté. Il、mmh. ne faudrait pas、euh, prendre beaucoup de mesures parce que, mon Dieu, je veux bien, il peut y avoir une ou deux exceptions. Il y a quelqu'un qui peut avoir peur d'aller sur sa colline, mais. Les autorités à la base,、mmh. ils doivent assurer la protection de ces gens-là. C'est leur devoir de dire aux gens qu'ils doivent accueillir les gens qui sont libérés. C'est leur devoir pour les prisonniers libérés de savoir qu'ils doivent avoir un comportement. Un comportement. Irréprochable parce qu'ils savent que s'ils commettent encore l i n f r a c t i o n ils vont retourner en prison sous le qualificatif de récidive. Or, celui qui est récidiviste, il n'aura plus l e s mesure s de grâce. Alors, cela, le directeur de la prison peut leur dire cela. Ce n'est pas nécessaire qu'on mette vraiment beaucoup de mesures pour que les gens sortent. Donc, vers la commission Non, il ne faut pas une nouvelle commission, c'est vrai. Voilà, vous avez bien dit le mot. Voilà, vous avez bien dit le、mot. Monsieur t m o Edouard Minani, je reviens vers vous, le directeur du Centre professionnel de, de la justice. Maître Fabien Segatois dit qu'un e mois, c'est trop. Un mois d'attente pour la mise en, en application de cette mesure de grâce présidentielle, un mois, c'est trop, même si Mérius Lussumo de la CNDH. Dit qu'un mois, c'est tolérable. Pour vous, ce serait combien de, de temps Merci pour la question. Je reviens d'abord sur le décret. Question... Il faudrait que je précise,、bon, c'est précisé à travers ce décret, le président de la République précise que le ministère de la Justice est tenu à mettre en application le décret qui entre en vigueur le jour de sa signature. C'est le 5 mars. Merci beaucoup. La première question, c'est que, je reviens sur une question essentielle de dire que. Les pigeons se connaissent, ils sont dans la tranche de 5 ans, de 15 ans, de combien. Mais les questions techniques, <rire> le meurtre volontaire, c'est quoi qu est -ce Que meurtre, l e soit meurtre, homicide des volontaires ou quoi、mmh. Mais il peut être dans la tranche de 5 ans, mais il ne connaît pas les infractions non graciables. C'est ça le grand problème qui est là.、Mmh. Il peut connaître qui est dans la tranche, après les réclamations qui vont tomber. Parce qu'ils ne savent pas que le viol est exclu. Le meurtre et volonté é t a i t e x c l u tout ça. Tout ce qui est apparenté au meurtre, assassinat, tout ça, est des ans. J'ai trois ans, j'ai cinq ans,、mmh. alors qu'il a u n fin de meurtre, d'assassinat, tout ça. Tout ça, c'est non graciable. Deuxième aspect, le délai. Vous savez ce qu'on dit le plus souvent lorsqu'on se l e m e n t e sur le délai Les longueurs des procédures, c'est le prix que chaque citoyen paie pour sa liberté. Pour sa liberté. Parce que plus on s'empresse, on risque de gâcher certaines choses. Je tiens à la prudence. La prudence tient à ce que le décret est tombé. Il faut le mettre en application. On y est déjà. On y est déjà parce que les prisons commencent à s'organiser, ce que j'ai dit. Commencent à mettre en place tous ces mécanismes. Le ministère de l'Intérieur commence à s'organiser pour la formation patriotique avant de quitter les prisons. À, recense, à sensibiliser l'administration à la base pour l'accueil de ces libérables, comme vous l'avez dit, le terme qui, que j'ai emprunté à mettre n c C'est-à-dire que. Il faut toute une structure d'accueil, toute une structure de formation patriotique, toute une structure technique pour bien les identifier. En délai d'un mois, j'utilise le terme délai raisonnable, pour mettre en application son décret présidentiel. Et le ministre è de la Justice doit le faire, et il a commencé à le faire. Parce qu'il n'y a pas de commission à mettre en place, comme vous le dites, mais il y a des mesures d'application du décret. Et tant que vous avez le, le micro, la parole, est-ce que. On peut entendre par là que le décret devrait préciser que la mesure entre en vigueur entre le 5 mars et le 5 mai, 5 juin. Non. Donc il fallait préciser le, le, le délai. Ce n'est pas, pas une loi. Ce qu'on appelle、uh, le délai de, mis de mise en application. Il n'y a de... pas à préciser de d é l a i Même si ça arrive jusqu'en octobre 2021, il n'y a pas de détails. Vous savez, il y a, vous savez, y a des lois qui sont entrées en vigueur le jour de la signature, qui ne sont pas encore mises en œuvre. Parce qu'il y a des、mmh. mesures d'application qui、mmh. doivent être prises par les autorités subalternes à l'autorité h i é r a r c h i qui e q u a pris la mesure p r i n c i p a l e Donc je suis d'accord avec l'empressement, avec que les conditions qu'il y a, ce n'est pas bon、mmh. pour les prisonniers qui s o n t Qui, qui, vraiment, qui ont soif de retrouver et, et, leur vie. e r f a Je suis d'accord avec ça.、Mmh. Mais la prudence doit être de mise. Je le dis parce que, des fois, comme l'a dit Maître h i il d e ils se connaissent déjà, il faut qu'ils soient libérés, qu'ils se l i b è r e n Non. Je suis d'accord avec M. s é j a n e de s CNDH. e r s Il faut toute tout une machine, un mécanisme pour la libération. Préparer la réinsertion, la réinsertion de, ces, de, ces, de, ces, de ces libérables. Comme à la prison, il faut l e préparer. Mais aussi préparer. L'administration la à la base, la société, l'a préparé pour l'accueil de ces prisonniers-là. Mais, M. Edouard Minani, si ça devait prendre beaucoup de temps, la question de, de surpopulation carcérale restera posée dans les prisons Ça r e s t e posé jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, je vous dirais que j'ai les statistiques des prisons. Les prisons sont, sont, sont, sont surpeuplées à 300, plus de 300%. Et justement, j'allais vous poser、ouais. cette question par rapport à cette situation. Ils sont à combien les prisonniers aujourd'hui C'est une situation qui date de, du 5 mars, si vous voulez, à la date du, du décret même. d o n C'est-à-dire c que les prisons sont surpeuplées à plus de 300%, avec en première ligne, c'est la prison de Moranville, et puis la prison de Bimba et la prison de b o u a n z a C'est-à-dire que, si vous voyez, c'est la moyenne de 300%. Il y, a, il y a des p r i s o n s qui vont au-delà.、Bon, L'impact, c'est évident au niveau de, du, du budget, au niveau de, de la santé, au niveau de la promiscuité, au niveau de tout ça. Mais je vous dis que le ministère de la Justice, je vous l'ai dit, a déjà commencé à mettre les batteries en marche, à organiser les prisons, les détenus de prison, à faire en sorte qu'au niveau interne, on s'organise pour la libération de ces p r i s o n u s qui sont visés par le décret de l a i s e présidentielle. Sinon, on aurait, déjà, on aurait déjà, déjà fait. Parce que, comme vous l'avez s i bien dit, le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du décret de grâce.、Mmh. Et la ministre doit s'organiser encore en, son, en interne pour pouvoir mettre en place les mécanismes de libération de ces gens-là.、Mmh. Et ça doit prendre un certain temps, pas précis. Bon, c'est une autorité. Je ne sais pas mes compétences. Parce que <rire> l'autorité c o m p é t e n c e ce n'est pas moi. c é t a i moi. t Je v a i s vous répondre précisément, avec précision.、Mmh. Oui. Quelles seraient les attentes Monsieur m e r i u s Roussoum, les attentes par rapport à cette. Vous, la, vous le sentez, il n'y a pas de précision par rapport à, à l'échéance de, de libération de, de ces prisonniers. J'aimerais par, d'abord partir de, du mot qu'il a utilisé,、euh, qu'à u n a u t r e niveau, on n'aime pas, qu'on n m p o s e pas souvent, le mot délai raisonnable. Parce qu'un délai raisonnable, c'est extensif, parce qu'on ne sait pas. Quand c'est raisonnable et quand ce n'est pas raisonnable.、Euh, on préférerait entendre de lui, peut-être, dire dans un délai très court. Là, ça nous soulagerait plus. Mais sinon,、euh, nos attentes, l'attente première, c'est la libération rapide de toutes les personnes qui rentrent dans les critères définis par ce décret présidentiel. Ça veut dire la libération immédiate et effective. Nous avons des doutes parce que nous ne savons pas effectivement、euh, les listes、euh, où, qui、euh, indiquent les noms, prénoms de ces personnes. On ne les connaît pas. Donc on ne peut pas se prononcer là-dessus. Mais sinon,、euh, l'attente première, c'est la libération. Est-ce que la CNEDH est... n'a pas l e droit d'avoir、euh, un œil sur, sur les listes de ces, de ces prisonniers La CNEDH, le nom. On peut même, même vous, peut-être même le maître ici, peut avoir le droit peut-être de, de voir ça. Nous pouvons avoir cette envie, comme tout le monde. Mais、euh, si je, je, je rentre dans votre question, c'est que notre attente, c'est la libération rapide et effective de toutes les personnes qui rentrent dans ce critère. Évidemment, même d'autres、euh, pour lesquelles. Sont dans le droit d'être libérables, comme on l'a dit. Deuxième attente, c'est que ces personnes soient bien i n s é r é e s dans la société, dans le milieu、euh, d'origine. Et puis, troisième, c'est que、euh, notre attente, c'est qu'on、euh, ne puisse pas, évidemment, entendre, comme elle a bien dit, cette histoire de monnayage, évidemment,、euh, de d é libération. Qu Est-ce que ça n'existe pas ça Je ne sais pas, pas? si、ah. ça existe.、Ah. Ça peut ou ne pas exister,、ah. si vous voulez que je vous réponde、ah. de cette manière-là.、Ah. Ah, autre chose,、euh, autre attente,、euh, c'est que、euh, les personnes qui seront libérées, si peut-être ces personnes m'entendront un jour, c'est que ces personnes puissent bien se comporter. Parce qu'on a vu des personnes qui ont été libérées. J'étais surpris,、ah. quelqu'un Qui est libéré maintenant et en cours de route commet la même infraction.、Mmh. J'en ai vu à Mouying, a moi, quelqu'un, je ne citerai même pas son nom.、Mmh. Lui-même est rigolé. <rire> et donc, que cette personne puisse aussi bien se comporter. Et que、euh, nous tous, moi je n'aimerais pas citer les administratifs, parce que nous aussi nous en connaissons certains peut-être qui pourraient être libérés. Comme on ne connaît pas la liste, c'est pourquoi je c o m m e n c e p a s là, nous ne connaissons pas la liste. Je peux connaître quelqu'un. Il faut que nous puissions nous préparer à aider la société, à aider les administratifs, à évidemment réinsérer ces personnes, à changer、euh, la société, à changer ces personnes. De façon, de façon générale, les, les défis, ce sont lesquels par rapport qui, qui seraient liés à la mise en application de cette mesure Le premier défi, c'est la lenteur、mmh. donc la non-exécution、mmh. rapide. Moi, je préfère utiliser ce mot-là. C'est le premier défi. La lenteur dans l'exécution. Liée peut-être à la lourdeur des procédures. Parce que m ma o maître ici a bien dit, les, par exemple, on devait déjà commencer à transmettre les listes aux prisons. Et puis le ministre va dire on n'a pas de véhicule, on n'a pas de quoi. Parfois, on, a, on manque même de véhicules pour transporter des détenus. N'est-ce pas On va dire véhicule pour transporter. Premier défi. Donc, Premier défi, ça c'est la lenteur. On craint la lenteur dans l'exécution de celui-là. Deuxième, c'est peut-être、euh, un autre défi. Quoi qu'on dise que c'est déjà identifié, c'est identifié par celui qui a mené cette enquête. Oui. N'est-ce pas? Mais ceux qui vont mettre en exécution sont les directeurs de prison. Je ne sais pas si ce sont ces directeurs de prison ou aussi d'autres、mm -hmm. qui vont peut-être、euh, amener ces détenus ou si on va les mettre dans la rue. C'est aussi le deuxième défi. Le retour dans le milieu d'origine des détenus qui seront libérés. Parce que nous en, nous en avons déjà connu l'expérience.、Mmh. Et puis, le troisième défi, c'est la réinsertion des détenus libérés. Pour nous, nous pouvons nous limiter même、mmh. sur les trois déjà. Pour nous, ça nous suffit.、Mmh. Parce que si c'est.、Euh, C'est organiser une libération rapide dans le respect évidemment de ce décret. Deux, et que、euh, ces détenus puissent être bien réinsérés dans la société, préparés d'abord, et puis bien réinsérés dans la société. Est-ce que, que, est、ouais, que vous avez un clin d'œil ou un appel au ministère de la Justice qui, qui doit mettre en application cette mesure de grâce présidentielle Pour prenons le clin d'œil, c'est le、euh, bien pouvoir. S'organiser très rapidement、mmh. et mettre en exécution effectivement et correctement le décret présidentiel.、Mmh. C'est le, le clin des p r i n c i p a l e qu'on peut faire au ministère de la Justice.、Mmh. Deuxième, c'est d'éviter qu'il y ait peut-être libération des personnes qui ne remplissent pas les critères、mmh. au nom. De ces personnes qui remplissent, remplissent le critère. Et le troisième, c'est de lutter contre,、euh, évidemment, le monnayage、mmh. des libérations.、Non. Voilà le clin d'œil que je peux faire au ministère.、Euh, c'est le même clin d'œil où il y a、euh, moi, le le des clin attentes, et des, dé des défis, des attentes et un clin d'œil au ministère qui doit mettre en application la mesure,、oui. mettre ses gâteaux.、Euh, je me réfère à l'article 9. de Ce décret qui dit au regard des critères、mmh. fixés dans les articles précédents et conformément à la liste en annexe au présent décret, le nombre des bénéficiaires de la présente mesure s'établit comme suit.、Mmh. Je suis d'accord avec eux、mmh. qu'on ne puisse pas、mmh. libérer les 500 à la fois dans une prison, ça serait difficile de le faire. Mais aujourd'hui, le ministre de la justice peut faire un coup d'envoi. Aller dans une prison et libérer au moins 10 en disant la mesure présidentielle entre en exécution.、Mm -hmm. Et ce n'est pas. Le, le directeur de la prison peut établir, peut-être par jour, une cinquantaine de sorties, une dizaine de sorties, mais en établissant un calendrier de sorties pour que, à la fin d'une semaine ou plus tard de deux semaines, que tout le monde puisse être sorti. Il y a ce qui pose des problèmes. Il y a peut-être des cas qu'on peut s e m e t t r e à l'approbation du ministre de la Justice qui posent des problèmes.、Mmh. Mais il y a des cas qui ne posent pas de problème. Pour ceux qui veulent la réinsertion, il y a ceux qui n'ont pas peut-être les moyens financiers pour se rendre là-bas. On peut peut-être faire recours au, au CNDH ou aux, aux, aux autres ONG qualitatifs. C'est possible. Mais tous n'en on ont pas besoin. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de donner un coup d'envoi. Déjà pour qu'on dise, voilà, on a déjà commencé à mettre en application la mesure présidentielle. Et pour ce qui concerne les autres catégories qui sont libérables, mais dont on ne parle pas dans le, le, la classe présidentielle, le ministre peut donner des instructions claires, parce qu'on ne peut pas détenir quelqu'un en prison sans titre de détention. Quelqu'un qui est acquitté. Le directeur de la prison a pris d e titres de détention pour le détenir. On ne manque tout simplement que ce qu'on appelle un mandat d'élargissement du procureur. Est-ce que ce mandat d'élargissement doit prendre combien de temps Là, le ministre peut instruire effectivement les, tous les procureurs en disant tous les gens qui sont libérés、eh、bien, doivent être libérés immédiatement. Qui d e v r a i t être l i b é r é avant les autres Vous vous parlez de, de, de prisonniers Libérables, les i b b é r a l les acquittés, les, ceux qui ont, ont purgé leur peine, etc. Il y a des, et et、voilà. les, les, les bénéficiaires de la mesure de grâce. Il y a des gens qui <rire> n'attendent pas la mesure de grâce,、mm -hmm. qui ne sont pas concernés cela, par la grâce présidentielle. Cela, ils devraient être libérés. Au jour le jour, ils doivent être libérés. <rire> cela, on ne doit pas attendre qu'il <rire> qu y ait une, une mise en place d'une commission ou de quoi. Quelqu'un qui a été libéré, il est libéré. <rire> C'est tout simplement donner un ordre clair. Et précis au x procureur s des généraux, au x procureur s des, des, des tribunaux, à tout ce monde-là pour leur dire écoutez, celui qui est libéré par le tribunal est libéré immédiatement. C'est question de. de il n'a pas à attendre le. À il la, a n'a pas Il à t t n de r la grâce de... présidentielle. Parce que celui-là, c'est l'application de la loi. Parce que si on n'applique pas la loi, nous serons toujours dans l'engorgement des prisons. Parce que si on appliquait la loi, En plus de ce qui bénéficie les mesures présidentielles, si on appliquait les lois, que ce qui soit libéral b e soit libéré en même temps pendant cette campagne de libération, je pense qu'à la prison, au lieu de, de libérer 5255, on trouverait encore un millier d'autres qui vont s'ajouter là-dessus. Et on aurait peut-être 7000. Et on serait en fait en train de s'approcher. À une population carcérale acceptable. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui a été acquitté puisse rester en prison. Il n'y a aucune raison.、Mmh. Monsieur Edouard Minani, directeur du Centre de formation professionnelle de la justice, est-ce que vous tranquillisez ceux qui réclament la libération dans les plus brefs délais, le, le plus tôt possible Ce n'est pas toujours précis, mais le plus tôt possible. Merci beaucoup. En principe, le ministère de la Justice est là pour servir la justice et les justiciables. Et tout ce qui rentre dans la loi, dans la légalité, concernant le ministère de la Justice, il n'y a pas de souci particulier. Parce que le ministère de la Justice exécute un décret présidentiel de l'hierarchie du pouvoir exécutif. Et comme Mme a a d le ministre est membre de l'exécutif, il exécute l'ordre. Mais dans la toute technicité voulue par la chose. Technicité voulue, c'est parce que vous avez entendu le secrétaire général de, de la CNDH, parce qu'il faut de la prudence. De la prudence dans toute la démarche d'exécution de ce décret. Vous avez entendu qu'il y a des volets qui échappent au m y s t è r e de la Justice comme tel le volet formation patriotique, le volet réinsertion des détenus, le volet aussi e n c a d r e m e n le volet transport des détenus. Il a, dit, il a si bien dit. Euh, pour quelqu'un qui a été transféré d'une prison à l'autre, qui a quitté Mouyinga, qui n'avait pas de goudron, d'électricité, il se retrouve à, à, à Armongue. Il retourne chez lui, il n'avait pas de goudron, il passait par les ruelles, par la forêt, il y a la, le goudron. Il ne pourra pas même, même retrouver son village.、Mmh. Après 10 ans, 20 ans d'emprisonnement, il va se retrouver avec des enfants qui sont vieux que lui, qu'il a laissés à la maison. En quelque sorte, il faut préparer la réinsertion, préparer aussi le milieu d'accueil, mais aussi voir si on peut associer les, les ONG locales pour assister ces gens-là. Je disais au départ, le délinquant, ce n'est pas un microbe social. Il faut le reclasser il faut le rééduquer. Après c e t t e a m e n d e il faut savoir qu'il va contribuer au développement de la nation. C'est ce que Son Excellence, le président de la République, veut. En procédant à l'indulgence, à la clémence en faveur des prisonniers. Et, et Qu'est-ce que le ministère pourrait aujourd'hui promettre comme désengorgement、euh, des de prisons Il n'y a rien à promettre parce que le décret est là. C'est la mise en application du décret,、mmh. mais aussi les、euh, mesures aussi. Mais si, mais aussi si la, la mise en application traîne, ce problème restera posé. La mise en application ne, ne peut pas traîner parce que、mmh. c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on peut traîner dans ce. Non、mmh. C'est plus qu'urgent, plutôt.、Mm -hmm. C'est plus qu'urgent. Il a dit, M. s t e g é n a d i t quand je parle de délais raisonnables, ça se trouve dans nos textes de droit,、mm -hmm. mais il dit il faut des, mettre délais courts. C'est très intéressant. Si c'est court, ça serait bon.、Mm -hmm. Je suis aussi、euh, pour les droits de l'homme. Mais comme je l'ai dit, si le ministre pourrait prendre cette décision-là pour soulager la souffrance des,、mm -hmm. de l'économie nationale aussi,、mm -hmm. parce qu'entre-temps, l'économie nationale empathie. Mais vous voyez aussi. Avec la promiscuité, avec le problème de Covid-19 aussi.、Mmh. Donc, il y a, il y a beaucoup d'impact négatif sur, sur la prévention cancer. Et j'estime que、mmh. tout ira bien, c'est la mise en application du décret. Mais je crois que, comme je l'ai dit, le m i n i s t è r e se prépare pour tout mettre en œuvre. Je, y a, y a, le m i n i s t è r e a commencé parce que je sais qu'il y a des visites qui ont été effectuées dans les différentes prisons pour préparer les d i o e s de prison pour la mise en application du décret. De, Donc, d'une manière générale, la promesse du ministère serait laquelle Non, je ne, ministre, je ne suis pas le ministre, mais、oh. je sais que le ministre doit exécuter la, la, la déclaration présidentielle.、Mm -hmm. Ça, c'est normal. Merci. Merci. Merci, Edouard Minani. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre professionnel de la justice au ministère de la Justice et garde des Sceaux. Merci d'être venu. Merci de votre participation et votre contribution à cette émission Mosaïque. Je vous remercie. Merci,、eh, m e r i u s Roussoumo. Vous, vous êtes le secrétaire général de la CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci également de votre invitation. Merci également à vous, Maître Fabien Segatois. Vous êtes juriste-avocat du barreau de Bujumbura. o Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Je vous remercie aussi d'avoir mis sur le plateau cette question qui est très importante pour la liberté de la personne humaine. Et c'est par ici. Merci que s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle a été mise en o n d e par Eli e Kadogo, réalisation d'Alain Désiré Boukeneza, prise d'images d e d o r i n e Ouimana et Jean-Renaud Nyongheza. Au micro, vous étiez avec Léon Sebitalio. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur i s a n g a n i r o Nos programmes continuent. Mosaïque.